いいで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 Kiss, Stan Nugent, Neil Young, Scorpions et Iron Maiden. Je vais aussi vous présenter le dixième chapitre de la discographie complète de ACDC. Je vais vous présenter l'album Flick of the Switch de 1983. En outre, je vais vous présenter deux nouveautés. Le nouvel album, un nouvel album par un nouveau groupe de Montréal du nom de Final Flash et le nouveau disque du groupe de heavy metal américain High on Fire intitulé Snakes for the Divine. Et à travers tout ça, je vais vous parler d'un groupe de hard rock américain très obscur des années 70 et que certains considèrent comme le premier véritable groupe de heavy metal made in USA. Un trio qui portait le nom de Sir Lord Baltimore, qui ont sorti deux albums au début des années 70. Donc, encore une fois, une émission qui devrait plaire aux vrais amateurs de vrai rock. Tout de suite, on débute en force avec trois gros canons. Dans ce moment, on va entendre Thin Lizzy et Babe Ruth. Mais tout de suite! 89FM!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 Avec la pièce Wells Fargo qui ouvre leur premier album classique First b a s e de 1972. Et je vous rappelle que b a b e r u t h seront en concert à Ottawa le vendredi 9 juillet et le lendemain, ils seront au m é t r o p o l i s de Montréal le 10 juillet. Spectacle n'a pas m a r q u é Ça fait quelque chose comme 35 ans que b a b e r u t h n'ont pas donné de spectacle à Montréal. Juste avant ça, on a entendu Thin Dizzy avec Don't Believe a World, c'est tiré de l'album Johnny the Fox de 1976. Et au début du blog, on a entendu y ELO l w Electric Light Orchestra avec Douya, un classique tiré de l'album, et New World Record, paru aussi en 1976. Vous êtes à l'émission Classique en compagnie d'Alain Lafèvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va poursuivre avec un peu de blues rock. Dans, dans un moment, où on va entendre entre autres Juicy Lucy et Jethro Tall. Mais tout de suite, on écoute Jimi Hendrix, Hearth Blues, à l'antenne de la Radio Campus. La station d'événement est la seule à tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est faux! 89 FM! Thing faces, preaching up, but not quite touching the promise. d land. Well, I taste tears and a whole lot of precious years wasted. Say, Lord, please give us a help i n g h and、no, no, no. help.、Oh, there's got to be some changes.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 ¡Catrón! ¡Través! to you Tell y o u Jeff Rotall avec Nothing to Say, une très belle pièce tirée de l'album Benefit, le troisième disque de Jeff Rotall, paru en 1970. Juste avant ça, on a entendu Juicy Lucy avec leur excellente reprise de Who Do You Love, qu'on retrouve sur leur premier album homonyme, paru en 1969. Et au début du bloc, on a entendu Jimi Hendrix avec Earth Blues, c'est tiré de l'album First Rays of the New Rising Sun de 1970. Vous êtes à l'émission Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans quelques minutes, on va entendre les Guess Who et Can t Hate, mais tout de suite, on poursuit avec une formation canadienne. Steppenwolf Ride With Me à l'antenne de la Radio Campus. La station des Béla Banes e t la seule, absolument, absolument la seule à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est f o u 89 FM. Avec le classique Going Up the Country. C'est paru à l'origine en 45 tours et c'est tiré de l'album Living the Blues de 1968. Juste avant ça, on a entendu une formation canadienne The Guess Who avec No Time, un classique tiré de leur très bon album Can Wheat de 1969. Et au début du bloc, on a entendu une autre formation canadienne, Steppenwolf avec Ride With Me. C'est tiré de leur très très bon album For Ladies Only de 1971. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va maintenant poursuivre avec du rock psychédélique. Dans quelques minutes, on va entendre Traffic et Donovan. Mais tout de suite, on écoute les excellents Spirit Love has found a ways u r les ondes de la Radio Campus, la station des mélomanes. Et le seul à faire tourner du rock psychédélique à Trois-Rivières, c'est t o u 89.FM! Avec la pièce titre classique de son excellent album Sunshine Superman de 1966. Juste avant ça, on a entendu Traffic avec Paper Sun, une pièce qui est parue en 45 tours en 1967 et qu'on retrouve en bonus track sur la version remasterisée de l'album Mr. Fantasy. Et au début du b l o c on a entendu Spirit avec Love Has Found a Way, c e s t tiré de leur chef-d'œuvre, l'album Twelve Dreams. Of Dr. Sardonicus, p a r u en 1970. Vous êtes à l'émission Classique en compagnie d a n n e Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans le prochain bloc, on va entendre entre autres la musique des Moody Blues et Pink Floyd, mais tout de suite, on écoute une très b e l l e pièce de Robert Penn, et d e reprise de You Better Run sur les ondes de la Radio Campus, la seule à diffuser du vrai rock à toi. Eh bien, c'est f o u Trying to do to m y s o u l every time I see your face, see you in another place. What you trying to do to myself? o u l y a h You better r So, can't you see? Don't you know I can t stand your alibis? Tell i lies n g Tell me why. Said I want y o u back home. Yeah. Let it come out of your girl. What you trying to do to my Trying to do to my head? Every time I see your face, I see you in another place. What you trying to do to my head? You better r u n You better rise. You b e m e baby You better leave. From my s I'm i gonna keep on walking. i keep o n w a l k i n o a get away from you. Cause I've got to. Eyes, but misunderstands. Oh. She's often、oh. inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow. It's、the s t ground Moody Blues, I'm just a singer in a rock and roll band, c'est tiré de leur album Seventh Sojourn. de 1972, c'est la pièce qui clôturait cet album. Juste avant ça, on a entendu Pink Floyd avec See m i l y Play, pièce parue en 45 tours en 1967. Et au début du b l o c on a entendu Robert Plant avec sa version de You Better Run, une pièce qu'il a enregistrée avant, bien sûr, avant qu'il fasse partie de Led Zeppelin en 1966. Et c'est une pièce qu'on retrouve sur son album Anthologie 66 to Tim b u k t u paru en 2003. Vous êtes à l'émission Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va poursuivre maintenant. On va faire un petit, prendre un petit virage musical vers le rock progressif. Dans quelques minutes, on va entendre Yes et Uriah Heep. Mais tout de suite, on écoute King Crimson, Cat Food à l'antenne de la radio. e n plus la station. n est venu demander la seule à diffuser du vrai rock progressif à Trois-Rivières. C'est fou! 89 FM!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 N'hésitez plus. C'est f o u c e s t comme faire une course avec un nain. T'es sûr de gagner. C'est 4 à 4. 4. you Avec Release, Release, une pièce tirée de l'album Tornado de 1978. Juste avant ça, on a entendu Uriah Hape avec Wake Up, Set Your Sight, la pièce qui clôture. Leur premier album, Very Heavy, Very Humble, paru en 1970 et qui était paru、euh, tout simplement sous le titre,、euh, le nom éponyme, en, ici en Amérique du Nord. Au début du b l o c on a entendu King Crimson avec Cat Food, c'est tiré de l'album In the Wake of Poseidon de 1970. p i è c e que mon chat me chante chaque matin? Vous êtes à l'émission c c l é s i q u e en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va poursuivre avec encore un peu de rock progressif avec deux formations qui étaient en concert la semaine dernière au Québec. Dans un moment, on va entendre Big Elf. Mais tout de suite, on écoute Porcupine Tree à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes et l a seul à diffuser du vrai rock progressif à Trois-Rivières. C'est faux, 89 FM!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 Avec Money It's Pure Evil, une pièce tirée de leur dernier album, c h i e f the Gallows, paru en 2008. Je vais vous en reparler dans un moment de Big Elf. Juste avant ça, on a entendu p o r c u p i n Tree avec la pièce Stars Die, qui est paru e à l'origine sur le Maxi Moon Loop en 1994, puis sur la version américaine de l'album t h e Sky Move Sideways. de 1995, mais cette version-là、euh, qu'on vient d'entendre vient du coffret du même nom, c'est-à-dire Delirium Years 1991-1997. Et c'est une des pièces qu'ils ont jouées la semaine dernière à la place des arts,、euh, p o r k y p i n e Tree, une des surprises de la soirée. Et le, le chanteur、euh, Steven Wilson l'a introduite en précisant que ça faisait maintenant dix ans que le p o r k y p i n e Tree venait donner des concerts à Montréal et qu'ils n'ont、euh, jamais vraiment eu la chance de jouer des vieilles, vraiment vieilles, vieilles pièces des débuts. d'où l'inclusion cette année de cette pièce Stars Die, un concert qui a semblé、euh, beaucoup plaire au public présent. Qui avait l'air tout à fait conquis et gagné d'avance, bien avant que le concert débute.、Euh, personnellement, j'ai trouvé ça tout à fait ordinaire comme spectacle et même par moments, je me suis ennuyé.、Euh, j'ai bien aimé la première partie quand le groupe a interprété la longue、euh, pièce titre au complet de leur dernier album, The Incident, un album qui,、euh, je l'ai、euh, dit précédemment, je ne l'ai pas tellement aimé, mais en concert avec、euh, Porcupine Tree pour lui donner vie comme ça. Et avec l'apport d'un très beau système d'éclairage et、euh, des projections hallucinantes à l'arrière de la scène,、euh, j'ai pu apprécier pleinement cette œuvre à sa mesure.、Euh, C'est la deuxième moitié du concert qui m'a moins plu. Une deuxième moitié qui、euh, se voulait en terrain plus connu pour les fans、euh, récents de Porcupine Tree.、Euh, sans dire que c'était mauvais, j'ai trouvé、euh, le choix des pièces assez ordinaire et à part、euh, des chansons euh, Anesthetize, euh, Stars Die et Blackest Eyes, j a i t r o u v é ça très moyen. Mais ça, c'est moi、Et、le public, lui, a eu l'air tout à fait ravi. Je le répète, le son était en général assez bon, du moins d'où j'étais.、Euh, L'éclairage était très beau. La plupart des projections sur l'écran situées derrière la scène、euh, apportent un complément comme ça à la musique qui est extrêmement intéressant. Euh, mais personnellement, j'ai de loin préféré le groupe de première partie, Big Elf, qui ont donné une excellente prestation, malgré un son、euh, vraiment approximatif par moment. Big Elf, qui font du hard rock progressif. Ça ressemble à du、euh, Electric Light Orchestra des débuts, mais joué par Uriah Heep.、Euh, ils sont très aimés, entre autres,、euh, Big Elf par、euh, Mike Portnoy de Dream Theater. Et bien sûr, Steven Wilson, qui a insisté pour les prendre en première partie de la tournée de p r o g a t Pine Tree. Le chanteur et claviériste de Big Elf, Damon Fox, a vraiment une très belle présence sur scène. Il est campé en plein milieu des musiciens, debout entre un orgue Ammon et un mélotron, avec un pied de micro en plein centre. Il chante et joue du clavier, e、euh, t il trouve même le moyen de bouger à travers tout ça. Il a une personnalité à la Yan Anderson de Jeff Rothall, Damon Fox, très débonnaire, extrêmement cool. En fait, je dirais que Damon Fox, c'est un hybride de Yan Anderson, Keith Emerson et Mike a g r f e l d de Opeth, roulé en un. Ils ont ouvert avec la pièce The Evils of Rock'n'Roll, a d puis enchaîné avec Bats in the Belfry, Neuropsychotic Eyes, Hydra et Money It's Pure Evil à la fin, la pièce qu'on a entendue tout à l'heure. Euh, toutefois, l'appréciation de Big Elf est loin d'avoir、euh, plu à tous. En fait, beaucoup de fans、euh, de Porcupine Tree n'ont pas eu l'air d'avoir apprécié、euh, Big Elf.、Euh, j'ai pas entendu un seul bon commentaire après le spectacle dans le hall.、Euh, pas mal tous les commentaires que j'ai entendus étaient en fait négatifs et même méprisants. J'ai eu l'impression qu'il y avait à peu près juste ma blonde et moi qui a v o n s aimé la prestation de Big Elf.、Euh, je me suis même demandé si on avait vu le même show tellement les commentaires étaient virulents. Ce qui m'a fait réaliser que Big Elf, c'est probablement un groupe trop rock pour faire la première partie de Porcupine Tree.、Euh, Big Elf sont pas mal plus à leur place en première partie de groupes comme Dream Theater ou Opeth. Steven Wilson a bien beau les aimer et essayer de leur donner un coup de main en les prenant comme ça. avec lui en première partie, mais il y a de tout, toute évidence, une bonne portion du public de Porcupine Tree à qui Big Elf a d e s p l u s et qui ne veut là rien savoir d'eux. J'espère qu'ils vont revenir dans une salle plus petite à Montréal pour présenter un spectacle complet parce qu'ils m'ont, ils m'ont bien épaté. Le guitariste Ace Mark a un style très rock et ça décape vraiment qu'on sert probablement trop pour les amateurs de musique plus douces. Vous êtes à l'émission Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans une quinzaine de minutes, je vais vous présenter mon groupe obscur de cette semaine, les Américains de Sir Lord Baltimore, qui ont sorti deux albums au début des années 70. Pour l'instant, on va poursuivre avec un peu de hard rock archaïque, je dirais, avec certaines des premières formations du genre. Et qui sont considérés comme des premiers instigateurs du mouvement métal. Dans un moment, on va entendre Rush et Black Sabbath,、euh, mais tout de suite, on écoute tu sais, un des premiers groupes métal américains. Je parle de Blue Oyster Cult à l'antenne de la Radio Campus. La station des m é l o m a n e s est le seul à faire tourner du vrai rock à t o i s r i v i è r e C'est faux! 89.FM! Avec b f a la pièce Into the Void qui clôture leur troisième album Master of Reality de 1971. Juste avant ça, on a entendu le trio canadien Torontois Rush avec Need Your Love. C'est tiré de leur premier album homonyme paru en 1974.、Et、au début du blog, on a entendu Blue Oyster Cult avec Cities on Flame with Rock and Roll, un classique version spectacle tiré de l'album Extraterrestrial Live de 1982.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 D'autres iront jusqu'à Vanilla Fudge et j'aurais tendance personnellement à donner raison à ces derniers. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que、uh, Sir Lord Baltimore est un des premiers groupes de proto-metal américain de l'histoire.、Euh, le métal n'est pas mal né en Angleterre avec Led Zeppelin et Black Sabbath à la fin des années 60, mais Sir Lord Baltimore a été un des premiers groupes américains à faire de la musique très musclée. Ils ont eu beaucoup d'influence, notamment sur Kiss, qui étaient des admirateurs et des fans très enthousiastes de Sir Lord Baltimore. Il s'agit donc d'un trio originaire de Brooklyn à New York qui s'est formé en 1968 alors que les trois musiciens étaient encore à l'école secondaire, c'est-à-dire le chanteur et batteur John Garner, le guitariste Louis d e m b r a et le bassiste Gary Justin. Ils appréciaient particulièrement la musique de Cream. Les trois jeunes sont allés auditionner pour Mike Apple, qui était un recruteur de talent qui s'est fait connaître surtout quelques années plus tard en découvrant Bruce Springsteen et en devenant son gérant. Mike Apple a donc remarqué le potentiel des jeunes de Sir Lord Baltimore, à qui il a donné le nom, justement, de Sir Lord Baltimore. C'est lui qui leur a trouvé le nom avant de les faire signer pour l'étiquette de disque Mercury. Apple les a aussi aidés à composer les textes et à produire leur premier album intitulé Kingdom Come, qui est sorti en 1970 et qui a été mixé par nul autre que Eddie Kramer, qui a travaillé entre autres pour Jimi Hendrix, Led Zeppelin. Apparemment, que les membres de Pink Floyd ont assisté aux sessions d'enregistrement de Sir Lord Baltimore, ils ont été très impressionnés par eux. Euh, il faisait une musique très musclée, rapide, très d i s t o r s i o n n é e énergique, jouait un volume tout à fait hallucinant. Le disque Kingdom Come a donc fait l'objet d'une très bonne critique dans le magazine Cream de mai 1971 et、euh, semble-t-il qu'on y a fait pour la première fois. L'usage du terme heavy metal, la citation exacte étant Sir Lord Baltimore seems to have put down,、uh, down p a t most all the best heavy metal tricks in the book. C'est donc, semble-t-il, à Sir Lord Baltimore que revient d'avoir été étiqueté pour la première fois de l'histoire groupe de heavy metal. On va、euh, tout de suite aller écouter quatre extraits de ce très bon album obscur des années 70, Kingdom Come, du trio Sir Lord Baltimore.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 Le club américain très obscur des années 70, Sir Lord Baltimore. On a entendu quatre extraits tirés de leur premier album studio Kingdom Come, paru en 1970 et présenté dans une pochette tout à fait remarquable qui représente un vaisseau fantôme quelque peu psychédélique. On vient d'entendre Pump Top, la pièce qui clôture la f a c e 1 du vinyle. Juste avant ça, on a entendu Lady of Fire on a aussi écouté Hellhound et au début du bloc, on a entendu. I Got a Woman, un disque très rock et absolument très bon. J'aurais pu choisir à peu près n'importe quelle pièce du disque, elles sont toutes très bonnes, toutes sauf une, la pièce Lake Isle of Inner's Free, qui est une espèce de balade au clavecin qui est vraiment mauvaise, sauf si vous êtes un amateur de balade. Et Je ne pense pas qu'il y ait des amateurs de balade qui écoutent Rock c l a s s i q u en e ce moment.、Euh, le reste du disque est tout à fait excellent. Le disque est donc、euh, sorti sous le titre de Kingdom Come. Il leur a permis de se faire remarquer et、euh, d'ouvrir, entre autres, pour une série de concerts au Fillmore East de New York, en première partie du j i g a l s Band et Black Sabbath.、Euh, tout à fait approprié comme première partie. Malheureusement pour eux, les membres de Sir Lord Baltimore. Manquaient d'expérience sur scène et leur passage au Fillmore ne s'est pas bien passé. Ils se sont plantés et ça a été le début des problèmes pour eux. On va le voir la semaine prochaine quand je vais vous présenter la suite, la suite de cette présentation de Sir Lord Baltimore. C'est donc rendez-vous.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 Musique Daniel Côté, 1645, Royal, Trois-Rivières. Vous êtes assez fou, 89-1. Nouvelle génération. Vous êtes assez fou, m o n s i e l l、well, m y b a b y s h e don't w a n t me around. She's tired of watching me fall down. <laughs> she wants a good life、oh, and all the best. But I like that bottle better than the rest. And she said, I think that you're headed for a whole lot of trouble. w e l l I think that you're headed for a whole lot of trouble. w e l l I think that you're headed for it's a l right, never takes me at least halfway to the label f o r I can even make it through the night. Oh, well, I think that you r e in for a whole lot of trouble. Yeah, yeah, I think that you r e in f o r o Avec la pièce All American Man, une pièce、euh, tirée du côté、euh, studio de, du double album Alive 2, paru en 1977. Juste avant ça, on a entendu Van Halen avec Take Your Whiskey Home, c'est tiré de leur troisième album Women and Children First de 1980. Et au début du blog, on a entendu Nazareth avec Telegram Parts 1, 2, 3, c'est tiré de leur album Close Enough or Rock and Roll, paru en 1976.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 オペク、サマテージ、ainsi que beaucoup d'autres、来てるファンナル、〜19h、〜。 80, 89 What、uh、the -huh. fuck? Petit bloc canadien, on vient d'entendre s a n t e s de Toronto avec la pièce Road to Morocco, c'est tiré leur album Racing Time de 1982. Juste avant ça, on a entendu Harlequin de Winnipeg avec What's Your Name, c'est tiré leur premier album、Win、Victim of a Song de 1978. Et au début du bloc, on a entendu Streetheart de Regina avec Baby's Got a Gun, c'est tiré l'album Under Heaven Over Hell de 1979.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 Et en haut de la page, il y a l'onglet blog et vous vous ramassez directement sur mon blog. Encore une fois, le site se trouve au www.rclassic.net. Dans une trentaine de minutes, je vais vous présenter le dixième chapitre de la série consacrée à ACDC avec l'album Flick of the Switch de 1983. Mais pour l'instant, on va poursuivre avec, dans un moment, on va entendre Stone Temple Pilots, mais tout de suite!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 Scott Wiland et Stone Temple Pilots avec la pièce Big Empty qu'on retrouve sur leur deuxième album Purple, paru en 1994 et qui faisait aussi partie de la trame sonore du film The Crow, le premier de la série. Juste avant ça, on a entendu t e Nugent avec Death by Misadventure, s t i r é de l'album c r a t c r a s Weaver de 1977. Vous êtes à l'émission Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans une vingtaine de minutes, je vais vous présenter le dixième chapitre de la série consacrée à IZDC avec l'album Flick of the Switch de 1983. D'ici là, on va entendre une longue et belle pièce du Canadien Neil Young. Pour le moment, je vous parle de nouveautés. Je vous parle du tout nouvel album, d'une tout, tout, toute nouvelle formation de Montréal du nom de Final Flash. L'album s'intitule Homeless. Final Flash est un quintet qui s'est fait remarquer au Canada et à l'étranger, avec notamment leur passage au South by Southwest et au festival M pour Montréal. Le groupe affirme qu'ils tirent leurs influences musicales des années 60 et 70, mais qui sont bien a n c r é s dans une enveloppe musicale moderne. Là, je cite exactement. Ce qui est écrit dans le communiqué de presse du groupe. L'album est sorti en magasin le 4 mai dernier, mais après écoute, je dirais que leur musique est plutôt empreinte des années 80 que des années 60 et 70. En fait, j'ai trouvé ce disque très moyen, en général pas tellement intéressant, à part la chanson, la première chanson du disque, Chosen Generation, qui est de loin la meilleure de l'album et qu'on écoute tout de suite.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 Tous les mardis de 21h, viens découvrir des groupes qui ont du talent. De nombreux prix de présence. Les gagnants de cette 13e édition mériteront plus de 10 000 en prix, dont une séance d'enregistrement en studio et la diffusion de leurs chansons sur les ondes de s i f u 8 9 FM. Les mardis de la relève du g a m b r i u s une collaboration musique Daniel Côté, studio v o x t o n e La b a r i e t studio Newton. Les mardis de la relève du g a m b r i u s un événement production Joshua et s i f u 8 9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 Long and Crazy Hearts avec une longue pièce dans laquelle ils encouragent les toxicomanes à se prendre en main. Change Your Mind, c'est tiré de leur album Sleeps with Angels de 1994. Juste avant, on a entendu un nouveau groupe de Montréal, Final Flash, avec la pièce Chosen Generation qui ouvre leur premier album Homeless qui est paru la semaine dernière en magasin. Que je n'ai pas tellement aimé, mais cette pièce Chosen Generation risque de connaître un certain succès ici, assez fou. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Nous en sommes maintenant rendus à notre petit segment de l'émission consacrée à la discographie complète d'ACDC. Et aujourd'hui, je vous présente le dixième chapitre de la série. Sur ce groupe incontournable de l'histoire d u rock. Je vous présente l'album Flick of the Switch de 1983. On l'a vu la semaine dernière, l'album qui a suivi Back in Black, For t h o s e About the Rock, We Salute You de 1981 o n a déçu plusieurs et ça. Euh, ce n'était pas vraiment surprenant puisque c'était tout à fait impossible de faire suite à un album de la stature et de la qualité de Back in Black.、Euh, pas que Fordose était un mauvais disque, bien au contraire, mais l'histoire du rock l'a montré de nombreuses reprises. Quand on atteint un sommet, c'est à peu près impossible d'y rester、euh, très longtemps. L'étoile d e s c d c a donc、euh, un peu pâli après 1981. Quand Flick of the Switch est sorti, l'intérêt pour l ECDC s s'était calmé. Néanmoins, les stations de radio、euh, rock nord-américaines ont fait passablement tourner la pièce titre et ça a permis au disque de monter en 15e position du balmarès Billboard, ce qui est considérablement moins en termes de succès comparativement à ses deux prédécesseurs qui avaient atteint la première position. Pourtant, il s'agit d'un très bon album de ACDC, bien meilleur et plus égal que Four d o z e a b o u t h t a Rock, plus vivant aussi. Sorti dans une pochette blanche pour faire contraste à Back a n Black. Flick of the Switch, c'est un des meilleurs albums du groupe et personnellement, c'est mon préféré avec Brian Johnson après Back a n Black. On va tout de suite en écouter quelques extraits de ce petit bijou un peu obscur, Flick of the Switch de ACDC. Les o n e s de la Radio Campus, la station des Bélomanes est la seule à faire donner du vrai ragatoire e i e n C'est faux! 89 FM! 17ステ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 Quatre extraits tirés de leur album Flick of the Switch de 1983. On vient d'entendre Brain Shake, une des pièces les plus vivantes du disque. Juste avant ça, on a écouté la pièce la plus rapide de l'album Landslide. On a aussi entendu Nervous Shakedown et au début du bloc, on a entendu l'excellente pièce Rising Power qui ouvre le disque.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 Des premiers disques de ACDC, et c'est assez réussi, je dois dire. C'est un disque dans la mouvance de Power Rage. On va tout de suite en écouter trois derniers extraits parmi les meilleurs. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes et la seule à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est faux! 89 FM! rebel. Trois extraits tirés de leur album Flick of the Switch de 1983. On vient d'entendre la pièce-titre qui a obtenu un certain succès sur les ondes des stations de radio nord-américaines. À l'été 1983, je me rappelle avoir été en vacances aux États-Unis cet été-là, et je l'ai entendu très fréquemment sur les ondes des stations rock. Ici, au Québec, ça ne jouait, ça ne jouait pas nulle part, sauf à Chaume.、Euh, juste avant, on a entendu la pièce Guns for Hire, avec laquelle ACDC ont ouvert leur,、euh, tous les concerts de leur tournée Flick of the Switch. Au début du bloc, on a entendu une autre des pièces que le groupe、euh, Interprétés en concert lors de cette fameuse tournée, c'est-à-dire Bedlam in Belgium. e t CDC se sont arrêtés au Forum de Montréal le vendredi 16 décembre 1983. C'est personnellement le meilleur concert de CDC auquel j'ai assisté. Angus、euh, Young et son groupe étaient tout à fait en feu ce soir-là. Ils ont jeté par terre l'auditoire du Forum qui affichait complet. Ce soir-là.、Euh, comme je l'ai dit, ils ont ouvert avec Guns for Hire, avec、euh, Angus qui descendait seul du haut de la scène pour commencer le spectacle, suivi de Shoot to Thrill,、euh, Sin City, Bedlam in Belgium, Back in Black,、euh, Bad Boy Boogie avec le striptease d'Angus,、euh, Rock'n'Roll and, and Noise Pollution, Flick of the Switch, The Jack, Highway to Hell, Dirty Deeds, d o n d e r Cheap. オールド・ロー a u s s e n o t て、euh, euh, du s い e c t a c l e Euh, le service de sécurité du forum qui s'est amusé à bardasser et à varger sur les、euh, spectateurs des premiers rangs、euh, du parterre, tellement en fait que Brian Johnson, l e s a e n gueulé s et qu'ils se sont fait、euh, copieusement h u é r par la foule. Je pense qu'ils avaient engagé des abrutis ce soir.、Là. En tout cas, c'était pas fort de la part、euh, du forum. Voilà qui complète cette petite présentation de l'album Flick of the Switch. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous présenter le o n z i è m e chapitre. Cette fois-là, je vais vous présenter des extraits de Fly on the Wall de 1985. C'est donc un rendez-vous. Vous êtes à l'émission Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va maintenant poursuivre avec un petit bloc allemand. Dans un moment, on va entendre deux groupes qui, sont, qui seront en concert prochainement au Québec. Je parle de Scorpions et Primal Fear. Mais tout de suite, on écoute un groupe qui est défunt, lui. Je parle de Accept. À l'antenne de la Radio Campus de Trois-Rivières, la station des Mélomanes, le seul à faire tourner du vrai rock. C'est fou! 89 FM! dans la dimension rock classique jusqu'à 17h.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 Assemblage Ricky, tous les jeudis de l'été, de 15 à 18h, en rappel les samedis à 16h sur C'est Fou. C'est fou, C'est fou, c'est fou, C'est fou, c'est fou comme. Quand... C'est fou, c'est comme ça m fait r a i a i t l l u c e s o u c e s e s e s t fou, e c u c t f e q u i ça me f a t r e t l e r o u s t e u c u c Allemand de Primal Fear avec la pièce Final Embrace qu'on retrouve sur le deuxième album du groupe Jaws of Death de 1999, Primal Fear, qui met en vedette le chanteur Ralph Sheepers, qui a déjà fait partie de Gamma Ray et qui a bien failli être le successeur de Rob Alford dans Judas Priest. Finalement, c'est Tim Owens qui a été choisi et s h e e p e r a formé Primal Fear. En 1997, ils ont fait huit albums studio depuis leur début. Ils seront en concert à Québec, Primal Fear, à l'Impérial dimanche 23 mai avec les formations québécoises Southern Cross et Ice Vinland. Juste m e n t Primal Fear, on a entendu une autre formation de vétérans allemands, ceux-là très célèbres, Scorpions, avec la pièce-titre de l'album Love Drive, un des très, très bons albums de Scorpions paru en 1979. Scorpions qui, je vous le rappelle, seront en concert à Québec et Montréal les 25 et 26 juin prochains dans le cadre de leur tournée d'adieu avec Cinderella en première partie. Au début du bloc, on a entendu un autre groupe allemand, celui-là défunt, c'était Accept avec la pièce Midnight Mover tirée d'un de leurs albums classiques Metal Heart de 1984. Parmi les concerts à venir au Québec、euh, qui pourraient vous intéresser, Autre Scorpions s et Primal Fear, vendredi prochain 21 mai, Trois、euh, Rivières Metal présente Reanimator avec Ennis、euh, Near, Black Water Pollution et Uriel. Ça se passe au stage、euh, dans le secteur c a b l e l a m a d e l e i n e Mercredi 26 mai, le Kunakai sera au Faux-Faune électrique.、Euh, samedi 29 mai, un autre spectacle qui a lieu au stage,、euh, c'est-à-dire la formation、euh, de Power Metal Montréal a i s e Ice Wind. Dimanche 30 mai, e p o c r i s y Black Guards, Car Symmetry, Hate et s h w a s h b u c k l e seront au Fofone électrique et le lendemain, le lundi, ils seront à l'Impériale de Québec. George Throgood et The Destroyer seront au Capitole, encore là à Québec, le mardi 1er juin. Le même soir que la formation Black Metal Nagelfar sera au Petit Campus et、euh, Nagelfar sera à l'Agité de Québec le mercredi 2 juin. Dying Fetus, R6 et 5 autres groupes seront f a u f o u n e électrique、euh, le, ce même mercredi 2 juin. Vendredi et samedi 4 et 5 juin, ce sera autour de Montréal, du métropolis de Montréal, de recevoir George t h r o g o o d and The Destroyers. Dimanche 27 juin, Yes seront au, à Laval, au Mondial Choral, l o u t o q u é b e c de Laval.、Euh, évidemment, Yes qui n'est plus avec John Anderson, c'est bien dommage. Et finalement, je vous rappelle que Babe Ruth seront à Ottawa le vendredi 9 juillet et le lendemain, ils seront au Métropolis de Montréal. Ça va être bon, ça, Babe Ruth. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans la prochaine heure, on va rester dans le domaine du très métal. On va entendre, entre autres, la musique de Hearth Land, Exodus, Three Inches of Blood et Dark Tranquility. Dans une vingtaine de minutes, je vais vous présenter ma deuxième nouveauté de la semaine, le disque Snakes for the Divine du trio américain High on Fire. Mais tout de suite, on va poursuivre avec une formation très mélodique. Iron Maiden à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes et le seul à faire tourner du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est faux! 89 f n fan!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 Devices de la playa. Trabajando. 3 inches of blood avec la pièce Preachers the Daughter qu'on retrouve sur leur x c e l l e n t d n d Et justement, on a entendu. Formation israélienne Orphan Land avec la pièce c o l d Word Uprising tirée de leur excellent album The Never Ending Way of Our Warrior paru au début de cette année. Et je vous rappelle que Orphan Land sera en concert en première partie de Catatonia à Montréal le dimanche 12 septembre au petit grand puce. Les billets, les billets sont déjà en vente. Au début du b l o c on a entendu Aaron m i d d l n avec la version spectacle de Fear of the Dark qu'on retrouve sur leur dernier album Flight 666 paru en 2009. Ils ont un nouvel album studio. Qui sort à la fin de l'été, intitulé t e Final Frontier. Et bien sûr, ils s o n t en spectacle à Ottawa le 6 juillet au c i s c o Blues Fest, tout comme Bay Roof.、Euh, ils seront Centre Bell le mercredi 7 juillet et la série sur le s u n d a Ils seront au Festival d'été de Québec le vendredi 9 juillet. Ça va être un des gros événements metal de l'année, d'autant plus que c'est Dream Theater, nul autre, qui ouvre pour Iron Maiden. Ça va être majeur.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 Le trio de heavy metal, old school, authentique,、euh, inspiré des années 80. Le disque、euh, s'est attiré des critiques、euh, dithyrambiques dans la presse spécialisée. Le chanteur et guitariste Matt Pike、euh, n'a pas une très belle voix. On est loin de j o h n Bush de Armory Saint ou de Tom Areya de Slayer. Mais、euh, son filet de grognement, disons, est approprié à la musique de High on Fire.、Euh, c'est absolument pas original, mais c'est fait avec soin et、euh, ça s'écoute avec、euh, très grand plaisir. Si vous êtes un amateur de métal brutal, mais mélodique,、euh, tout de suite, on va en écouter deux extraits. L'album Snakes for the Divine du trio High on Fire sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélamones est la seule à faire tourner du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est faux! 89 f m 続10は。 Le trio américain de la côte ouest, High on t Fire, on vient d'entendre deux extraits de leur nouvel album Snakes for the Divine. On vient d'entendre la pièce Fire, Flood and Plague, qui est une des plus rapides du disque. Et juste avant, on a entendu la pièce titre qui ouvre l'album, un bon disque de heavy metal traditionnel, old school.、Euh, C'est pas l'album de l'année, mais j'ai bien aimé, ça vaut un 7,5 sur 10. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d a n n e Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Tout de suite, on écoute Exodus avec la reprise d'un classique de War, Lowrider. Sous les ondes de la Radio Campus, la station des mélomanes e s la seule faire tourner du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est f o u 89 FM! Groupe de vétérans de la scène thrash. Exodus, avec leur reprise, un classique de Warlow Rider, tiré de leur troisième album, Fabulous Disaster, de 1989. Exodus ont un nouvel album, Exhibit B, The Human Condition, qui fera suite comme ça à Exhibit A,、euh, The Atrocity Exhibition, qui est sorti il y a trois ans. Bien sûr, je vais en parler dans une future émission au classique.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 La semaine prochaine, a r r l e c l a s s i q u e je vais vous présenter,、euh, au moins une nouveauté, le dernier disque de la formation métal anglaise Cathedral, le très très bizarre album.、Euh, la suite aussi,、euh, de la présentation,、euh, de mon groupe de hard rock américain obscur、euh, du début des années 70 du nom de Sir Lord Baltimore. Je vous laisse avec une dernière pièce par un groupe qui sera en spectacle à Montréal et Québec la semaine prochaine. Dark Tranquility. On va entendre la pièce Iridium qui clôture leur tout nouvel album We Are the Void. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve vendredi prochain à midi pile pour une autre émission classique. Salut!、Mmh.